Sur la colline t'appelle et mêle sa gaieté à ma détresse Le temps s'en va et les mois passent depuis un an j'espère que tu reviennes prendre place là où nos cœurs vivent naguère Mes jours se traînent mes nuits s'étirent Peine est profonde, où sans nos rêves, où sans nos rives, sans toi qui es au bout du monde. Écoute, écoute, le printemps sur la colline. Le breton sur la colline T'attends, combien d'années que notre bonheur naisse Car il est de beau jours sans amour? Combien de mois et de semaines devrais je encore attendre Pour que le destin te ramène? Réduisons mes chagrins ensemble, tu es ma chance, tu es ma flamme, la force qui me guide, reviens-moi vite, reviens mon âme. Je t'aime, je t'aime. Le printemps sur la colline, T'attend, t'ont bientôt. Que notre bonheur naisse, car il est de beau jour sans amour.